J'ai rendez-vous d'un rue de Courcelles Et pour mon malheur ma voiture est bloquée Depuis une heure, près de la tour Eiffel Mon cœur est fou, je suis dans le métro Je cherche partout ma correspondance Mais je ne peux pas aller où je voudrais C'est chacun pour soi dans cette foule immense On vient de s'arrêter Voilà tout à coup qu'on nous fait descendre Juste devant nous la rame a déraillé Moi je suis à bout, comment vas-tu le prendre J'ai trois, trois heures de retard Il ne sera plus là, sera plus là. Et à neuf heures du soir Autant rentrer chez moi Mon cœur est fou, il a téléphoné Le rendez-vous était impossible. Intro grand verdin, l'on avait empêché. Mais pour demain soir, ce serait possible. Mon cœur est fou, mon fou, mon cœur est fou, mon cœur est fou, mon est fou. Mon